fait toujours jamais jouer ça je, je rejoue, moi je me marre au jour je sais même pas comment ça marche ce truc ça, ah. oh, <rire> <C 'est> <rire> ça va <rire> cool je seul dans mon monde rien ne me dérange tout me la crête font les chemins du dos And the perfect fight Top corner, debacle Pilots, you look behind There's no one with the men I love you, it's bad And I'm there un des jeux vidéo les plus difficiles à terminer, ouais. mm -hmm. puis, Battle euh... Dodes euh, au NES, ça date de quand même il y a plusieurs euh, cinquaines d'années. Plusieurs cinquaines, oui ouais, c'est bien. Moi j'avais entendu dire aussi que, que, que c'était ça avait gagné le prix de meilleur rip des Ninja Turtles. Oui, oui, un prix qu'on va se plus d'entités qu'on aurait pu le croire. <rire> et qui a été euh, gagné à l'inverse par les Cheetahmen qui ah, était ouais. le pire euh, rip le pire des rip Ninja, de Ninja, Ninja. Turtles les Cheetahmen wow. qui étaient euh, un jeu d'une compagnie obscure là, ils voulaient rajouter des jeux originaux sur une cassette de 52 jeux en Amérique du Nord mm. et euh, bon, donc voilà c'était un des 52 jeux et vous devez que les 52 étaient excellents. Plus. Ouais, ouais, 52 ouais. jeux sur une cassette, c'est tout voilà, gagnant. Oui, il no y plus, c'est mieux. Oui, c'est sûr que c'est mieux. <rire> <Et voilà. rire> c'est comme l'infinile <rire> qui a 24 tonnes <rire> <rire> Toujours bon, ça. Et voilà. Eh, sinon, ben, bienvenue à 70%. On est euh, lundi, quelque part au mois de janvier, euh, dans la constellation d'Orion. Euh, il oui. y a le système d'une mm -hmm. petite étoile très standard qui s'appelle le solaire. Par les ga la gang qui l'habite. La gang, c'est... C'est vous autres, la gang. C'est vous autres, la gang. C'est la gang. c'est la gang. La gang, c'est la gang. On se tange pas. On se tange pas. Ville aller au poste, prêts au combat. La gang Ah t'excuses Donc à ce beau 70% Vous avez reconnu notre inimitable éditorialiste En chef On va aller trouver une bière tantôt Il va être plus parlable sûrement On a Bruno Corbin ici en manchette ce soir Bruno Écoute il y a des compagnies qui changent de nom Moi j'ai vu Mexico Le golf off barré Ça avait l'air fort Ça avait l'air fort Sinon Mathieu Ah tu sais et voilà Mathieu Vaudreuil ici. Ça <rire> va bien oh Ouais ouais, <rire> c'est bonne nouvelle. Et tiens-toi un spécial musique sur. Ben en fait, euh, j'ai un spécial musique en rapport avec notre euh, invité. Et fait voilà, que, vous, euh, on vous après... êtes parlé genre Oui Beaucoup. oui, on s'était parlé par un par, peu euh, comme par, ça et c'est là. Télépathie en et fait. Et voilà. Pendant la <rire> semaine. C'est <rire> invité euh, Gabriel qui avait été notre invité ça. Donc euh, ce que j'amène c'est un calendrier puis une publication officielle de Justin Trudeau que j'ai reçu la poste mmh. parce que justement j'habite dans son comté. Ça veut voilà. dire tu es pas loin de chez nous ça. Ah oui, j'habite dans Parc Extension, pas loin du métro Parc. Voilà. C'est ouais, ça. ça. Donc, moi, moi de mon côté, mais j'ai un top 5 des meilleures chansons de ou sur des politiciens euh, ah, canadiens wow. québécois. Alors voilà. Ça Il y a pas d'intéressant. Il y en a pas, a pas, a en pas, a pas des, sur des Justin. Des chansons par de politiciens québécois. On Parfois <rire> Ou ça, ouh ça <rire> <Ouais>. c'est <Spécielle> politique. <rire> politique on est engagé oh, on est au mode janvier oh, le roi pato ne casserait bien ouais <c 'est> <rire> ben, sinon euh, le film qui a été voté je suis très content c'est Cyborg Conquest c'est la via, la version française de Chrome Angels mm. donc ils ont traduit <rire> avec un autre set en bref des joueurs de dictionnaires sont tombés dessus <rire> ouais. Mais, on, on est vraiment devant un, un, une espèce de simili road movie actionner Euh, les fans de, de, de, de... voyons, le, le film de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino, là. la Planet vue longue de nuit de, de toutes, les fans de ça vont retrouver un petit peu la même ambiance, mais à la place d'être des vampires, ce sont des cyborgs. C'est ah. déjà hâte. C'est vraiment chromé. Et euh, en fait, euh, je vais essayer de me retenir, en fait, j'en parlerai pas focale, bon, euh, de <rire> Lee Scott, le réalisateur du film qui travaillait... Euh, pour euh, The Asylum dans les grosses années, là, quand ça a monté, The Asylum, avant ouais. qu'ils fassent juste des films de requins. Ouais. Mais bon, voilà. Sinon, euh, Gabriel, tu nous as amené des petits knick tu peux sortir oui, ça? Oui, oui, oui, oui. Y a-tu euh... quelqu'un qui peut tenir mon ouais, micro? Ouais, ben, je vais tu, y aller. Et, Il, ça va y faire tellement plaisir. Oh! Je suis <rire> sur <je, je rire> une pente montante. Okay. <rire> C'est ça, pas loin de sa bouche. OK. Ça, ça fait longtemps que Mathieu il veut plus de responsabilités au sein bon, de Bon, j'ai <rire> le calendrier officiel de Justin Trudeau. Mm -hmm. oh, Montre-le bien la caméra. Je vais y aller à la caméra, euh, à la euh, caméra moi. OK. Allez, alors, ça, c'est tellement beau. Oui. J'ai... Ah, wow. OK. Ah. Euh, ah. Puis, j'ai euh, oh. son journal même officiel. Oui, qu'on reçoit une fois au 3-4 mois, à peu près. C'est une oh, forme, ça. moi, ça, ça fait que fait que pis, la seule chose qui m'a servi Justin Trudeau c'est que j'ai appelé dans son bureau puis je voulais faire euh, les élections partielles dans le comté de Bourassa donc euh, j'ai euh, j'ai justement le formulaire rose euh, du scrutateur que <rire> oh, j'ai oh! de déchiré fait que Tommy va le montrer puis après ça Ce qu'il y aura à faire c'est de me le redonner puis après ça je vais le déchirer. Est-ce que la signature de Justin Trudeau dessus Non non non, il est non, pas il est pas, est pas là. Ton... Non non non, euh, je, je, je, je l'ai pas vu. C'est il... le formulaire le rose formulaire nécessaire à l'obtention du euh, formulaire en 38. c'est le formulaire que le scrutateur doit garder mais fallait que Pour je, je garde... Allez, fallait que fallait que je le garde pendant 60 jours mais ça fait plus que 60 jours. Ils m'ont pas rappelé, hein? fait que... Okay. Ben! Oh! Libéré! Qui est convictif, les désirs! <rire> Pourquoi pas? Ah oui, Voilà! Un autre poursuite une dernière, pour une dernière affaire que j'ai oh. pensée oh, hey, wow. en partant. Ça, c'est beau, là. Quand j'ai déménagé, il y avait quelqu'un qui m'a euh, aidé à déménager. Puis il m'a donné justement ça. Hey, fait que moi, je voulais faire un... un collage, mais dans mon collage, j'ai pas pris les photos de Justin Trudeau. Ah. Puis ce qui est important à savoir... C'est bizarre, ça? Oh, ah, wow! wow. Puis -ce, ce, ah. ce qui est ah. important oh, est vrai, est... à savoir là-dedans... Hey, on est en train de que... faire un overdose de Canada. Moi, là, ce que je veux voir, c'est Mary DeRoss. Attends un peu. Mary de, Ross. Mary de Ross, qui est la conseillère euh, de district dans Parc Extension. Je vais aller voir, parce que je l'avais vu pas puis, là, l a, l a, puis là, là t'as trop beau, hein? C'était dans le calendrier, je parlais. Ah, ah oui, c'était dans le calendrier, mais... Oui, oui, il me semble le calendrier Attends mois d'avril, je dirais, moi. Attends un peu. <rire> <rire> hey. Attends un peu. Je vais essayer de trouver euh, Mary Deross. C'est un, est avec un avec, qui est euh, tellement Ali proche. C'est de... qui parle avec des phrases vides. Puis franchement, j'ai mieux aller à CTW. Ça, c'est bien mieux. Puis les, les autres fédérations de lutte. <rire> fait que ça c'est <rire> pas mal de mourir en J'ai aucune idée on est rendu où moi non, non, vraiment. Ça sera grave. Regarde ah, voilà. il y a là. Annie Sanson. J'ai bien Elle lance Veux-tu que je vous raconte de quoi oh, Ah, tu as oui. hey, personnel. Je dis, hey, quand je l'ai vu là dans un débat politique au centre William Hingston là, je dois dire que je suis parti de, de là parce que je l'ai tellement trouvé ennuyant. Ah. Je suis presque sorti de, -de là, non, Carl. Bien Mais même Je Justin. Pense... Ah, un Justin, il n'était pas là. Ah, c'est ça, c'est ça, ça qui arrive. Faudrait qu il faudrait qu'il mette tout le temps. Ah oui. <rire> puis, <rire> puis sais-tu quoi? Je pensais avoir oublié mon manteau dans la salle. Mais en réalité... Je l'avais oublié chez nous parce que j'habite tellement proche saint Centre William Hickson. Ça brasse un bon! Est-ce que ça fait le ton des petites aventures que tu nous as amenées? Ah ben je suis assez impressionné de tout ça. Gabriel, il était tout énervé. Il disait « il faut que j'aille vous montrer mon calendrier. » Il est tellement beau! Justin Trudeau qui est probablement un des plus douteux de nos politiciens canadiens. je suis très c'est celui qui avec un grand cœur et des bonnes intentions a euh, souhaité terre. la bienvenue au Canada à tous les extraterrestres oui. et le, le voilà. Canada est en fait le seul pays qui a une politique officielle de terre d'accueil par rapport aux extraterrestres extra <rire> et ah, c'est en bon fait <rire> c'est il y a, y a hey. un des partis officiels qui s'est intéressé, intéressé à la ah, question il y a personne d'autre qui a fait puis ça nulle euh, part euh, ailleurs puis, puis en tout cas ça c'est Justin Trudeau dans un centre de personnes âgées mm -hmm. puis je genre que tous ces vieux là vont dire Eh, hey, je me souviens de ton verre là, hein. Voilà, hey, ça, ça, uh -huh. ça, ça c'est sûr. Fait que c'est pour ça qu'il s'envole. Parce que qu ils ça entendre ça. Ben écoute, il faut qu'aille y... les voir aussi, il y a d'autres qui vont voter. Là. Ah, ah. Ben, il va pas se promener dans l'université bébé. Ben c'est là qui <rire> est là qu y a le bu bureau hey, de vote. Et regarde, en plus de ça, tu vois Justin Trudeau à Saint-Jean. Ah ouais. Oui oui oui. Regarde, oui. bon, ouais. pour le mois pour le mois de juin. Non mais la Saint-Jean c'est une fête canadienne là, voyons donc les gars, come on. Je <rire> peux <faut> parler là. <rire> Puis même, même j'avais même vu euh, dans la festi le festival de l'indépendance de l'Inde. Bon, Puis voilà. proche de chez où euh, quand je fais des, des c'est ça tu sais, à quoi que je pense moi. À juste être là. Non, pas pas juste, à juste être. <rire> J'imagine une carriole volante tirée par des chameaux. Mmh? C'est ça que j'imagine. Avec Justin Trudeau dedans. Ah de ben Trudeau. oui, pourquoi ah oui. pas? <rire> ben, merci beaucoup, Gabriel, pour ces belles découvertes de papier qu'on espère que ah tu ah vas ramener chez vous. Non, y non, chose. tout doux, tout doux, là. Regarde <rire> ça parce qu'on n'a pas fini l'entrevue ni rien. Là. Tu reste là. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence le spécial politicien de notre ami DJ Georges. On va écouter le clip qui s'appelle le numéro 5 dans la petite liste, mon cher technicien ouais. PJ, qu'on remercie beaucoup de s'en occuper. C'est quoi, dans le fond? Ben, position 5, c'est euh, René Lévesque euh, qui chante, mais c'est un peu de la triche parce qu'il chantait pas pour vrai, en fait. C'est quelqu'un qui a comme signifié un discours euh, de René Lévesque. Huh. Euh, discours, je crois, au congrès de formation du, euh, du Parti québécois en 1968. Puis euh, c'est devenu un genre de, de rap et pop euh, typique, là, tu sais, rhythm blues, soul, whatever, urban, voilà. Et, et, et euh, voilà. C'est bon, c'est bon. On écoutera pas au complet, là. <rire> <rire> Tu peux partir. Oui, oh, ça. Tu peux laisser micro ouvert. On va sûrement commenter des affaires. Je me disais que tant qu'à mettre la toune, aussi bien regarder une vidéo, ça avoir un bel effet. Oui, oui. oui. Et pourtant, faut bien dire en même temps qu'il est vrai, probable si doit pas tomber dans le chaos que des parties, ça sera pas bon, temps nécessaire pour permettre à toutes les sociétés Ça, c'est pour moi C'est de l'art! Toutes les sociétés humaines qui sont imparfaites De débattre et de décider euh, depuis, euh, Les collections euh, et les progrès euh, Quand depuis, elles ont Peu importe la forme qu'ils prennent ou les noms qu'ils ouais. qu se donnent Bon, c'est ça, là! On va commencer à chialer contre la démocratisation de la culture, c'est ça? Pas du tout! Il va falloir et depuis, à la fin, action aussi bien organisée que La démocratisation de l'autodule! Et on dirait ici c'est notre toute nouvelle année taumente dans cette institution française par une action démocratique. Et voilà, ça manque un peu de refrain puis de structure Et mais c'est en 5e position. Je pense qu'il est Ouais. Français pour action démocratique. travail d'après-midi. <inaudible> ouais ouais ouais. ouais. Statut oh particulier, ouais, oui. statut distinctif, statut spécial, <rire> ouais. statut pro-amélioré, ouais, tout vrai, le monde. C'est bon ça, c'est ça Un nouveau pays, la, la. La, la. La. un nouveau pays, il y a des gens chez nous qui disent, en mettant son entre guillemets, faut faire attention à l'électoralisme. Il y a aussi des gens chez nous, inévitablement, comme dans tous les pays du monde, qui rêvent à des révolutions fantastiques en dehors de toute action normale. de se retourner en sa tente. Des révolutions, hélas Qu'on prépare, oui, trop souvent, dans oui, les maquilles confonçables du pas, de des gens qui n'ont pas la Strip, tout simplement accepté d'avoir l'énergie et l'humilité en parce même parce temps du euh, sol, pour arnacher parce que euh, même les plus nobles impatiences de l'action impatience impatience systématique de persuasion vis-à-vis -vis de l'ensemble de nos concitoyens. Bon. Je okay. okay. suis sûr que René Lévesque est content aujourd'hui de, de s'entendre, de, de tout tourner avec Justin Trudeau par-dessus lui, en filigraphe, pour être bien, bien heureux. un État soumis de langue de langue par une action démocratique. Particulier, on est disparu, puis on est rapparu. Oh, ouais. Il y a eu problème de caméra in... imperceptible pour vous. Je ne sais pas pourquoi on vous en parle. Moi, je, je pas pas le pays. <rire> suis un livre. Arrêtez ça, DJ. On va y aller maintenant avec la position numéro 4. Il s'agit d'une chanson mystérieuse qui est sur un 45 taux. C'est le Fouette à caouette, chanté ici par Credo. Credo, qui est un groupe qu'on sait pas c'est qui, qui a juste fait cette affaire-là. On sait pas qui est impliqué euh. dedans. Euh, Cahouette, par exemple, on sait c'est qui. Euh, lui, euh, c'était le, le, le chef du Parti créditiste oh. au Québec pendant de nombreuses années. Puis il était reconnu pour euh, parler fort, parler haut, dire ben la niaiserie. Entre autres, on lui attribue la citation, « Le Parti libéral nous a amenés au pied du gouffre. et bien, avec le Parti créditiste, vous ferez un pas en avant. » Donc, euh, <rire> ça, c'est assez... Oui, oui, pour vrai. C'est vrai, oui, c'est que voilà. Il a pas dit ça pour vrai. Il a pour vrai. Il a dit ça pour vrai. Il y avait des envolées lyriques parfois puis euh, il se ah perdait un peu là-dedans Kawate, Mais là Credo lui il fait un il rend un hommage avec le foi Takawet donc on passe ça. Il a dit ça pour vrai. Ça pour vrai. C'est ça avec le bon. Monde... Avant qu'il dise. C'est Twitter. Ah ouais Kawet. Ah ah ouais, j'ai écouté Deni Cadair tout le monde en parle, ouf. Danser en Kawet. In me. Ils en le terroir oui, de chez nous Et euh, pourtant Denis c'est le moitié j'ai vu le plus souvent en personne Ça c'est ouais, sûr Surtout dans le temps dans que j'habite à Montréal ton... Fait que quand j'ai vu qu qu les, les élections aliment, ouais, Les réussites le mélange, du ralliement Fait que je oh, ouais, que c est c est c est sûr que j'avais hâte qu'ils partent On est pas en le temps qu'on Nous autres là hier, on n'en veut pas, armes nucléaire c'est fini là, on vous le répète, on en veut pas, on vous répète, on n'en pas, on l'avait pas, c'est fini, là. Ah, oui, qu'à ouit, passe-lui dans le fouet, le fouet, les tabaroites. Ah, oui, c'est ça qu'on souhaite, qu'il mérite tant ouais. de voilà. Ah, ah, numéro 4, ouais. <rire> ah. hein, Numéro 5. Ouais, on est ouais. pas loin du jour de l'un, encore. Tous les chômeurs ont creuve de faim, ah, on oui, veut du beurre, on veut C'est complètement différent. Fait numéro 5, en numéro 3, pardon, on dessine, je fais trop de sens. On a quelque chose qui est un oui, peu dans le, course course genre, dans le même genre, c'est-à-dire quelqu'un de mystère, qui a we fait trois disques, on sait pas vraiment c'est so qui. Euh, sur un 45 tours, il s'agit de Claude Rayen, écrit R-A-I-L-L-I-N, euh, qui nous chante « Le rigodon du dindon ». Hmm. C'est sur l'air la, la danse des canards, donc c'est facile à chanter La visite d'où encore bien moins De la misère honte ah ouais. <rire> Au lieu de la, la danse des okay, canards C'est tout le monde En place pour la rigodon du dindon Ce rigodon du dindon C'est pas fait pour les canards Ça danse avec un petit jouet et pourpier devrait la balle, Vraiment, ça prend ouais, ouais, ouais. un bon libéral. Regarde comme elle draille bien. Je regarde en c'est pas tu peux comme un vrai libéral. Je vais pas vouloir faire de mal. Ouais, euh, ça va mal mais on est C'est pour les Les gens comme nous. était late mais au vou... saf ça me fait à la le des de, de c'est de... des... a... sorti le j'ai cherché encore aujourd'hui en C'est Claude Ryan, lui-même, il oui, a fait ça. Parce qu'il y a pas mal à faire avec les gens. c'est au tour de Ah oui, on a vu oui. Claude Ryan, euh, réputé oui. pour son sens de l'humour. Oui, oui, totalement. Oui, mais Tu sais, pas le en rire à donné que avant que je numéro 2, on <coughs> évolue <coughs> on évolue, <coughs> on évolue pour pour vers pour le père de Justin. C'est <coughs> <Justin. coughs> une chanson <coughs> qui s'appelle <coughs> Merci monsieur Trudeau, c'est pas lui le <coughs> fait, c'est le fait qui s'appelle Miriam. Une belle pochette avec ça c'est super. Merci monsieur Trudeau. Merci monsieur Trudeau. il y a toute une phase de carême. Ouais, ah ouais. C'est beau avec Elle est, C est bien bien bien sérieux, on s'en berce. Comment peut-on maintenant vous dire merci pour ton au cœur? Son piste de voir partir un grand ami, vous resterez à jamais. Pour nous celui qui l'entend assure nous charmer, c'est pas facile de se dire Oui. Un peu, hein, ouais. tout un grand pays C'est un grand pays Qui dit pour vous chanter Merci C'est unis comme vous l'avez Toujours rêvé Merci, oui. monsieur Trudeau C'est tout pour un grand Merci, pour... pour... merci, merci, merci pour toujours C'est tout un grand pays Donc ça, c'est en 1984 Lorsque Trudeau a quitté la scène politique C'était un merci au revoir C'était un au revoir, vraiment Et on lui disait merci adieu et merci Merci, madame euh, voilà. Merci Mathieu Ouais, alors euh... Oui. C'est incroyable, ça, oui. pis comme cette oui. fois son oui. prénom dans la chanson Même que Justin arrête la politique, on ne pouvait ça vous Pis il fait Peut-être peut le remixer C'est euh, ça, avoir genre comme des vedettes de l'heure il y a répondre, la là, la euh, euh, Sylvain Cossette Ah ouais Ben, ouais, ça ça espère dit aussi adieu dans la chanson. Donc, il faudra ah. peut-être éditer ce bout là ouais. au ouais. moi, Il y aura moyen de s'arranger C'est ça, puis bon, tu un peu c'est bon. ouais, j'ai ah, bon bon scoré. Ouais <rire> <j 'ai> <rire> <rire> Alors qu'on va au numéro 1. Au numéro 1, là, ça, euh, sur le coup, je le trouvais bizarre, puis finalement, je l'ai écoutée plein de fois, puis on y prend vraiment un goût. Euh, J'ai trouvé <rire> ça sur YouTube, en fait, fait que vraiment, je sais pas c'est qui, euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Sarah, sur YouTube, qui a fait une chanson qui s'appelle Mario Dumont, euh, sur... <rire> sur... <rire> ouais, ouais... Euh sur l'air d'une tune de Philippe Catherine euh, que je n'identifie pas euh, ouais. mais en tout cas c'est ce qu'elle dit dans sa description de YouTube donc okay. on va partir de ça. Il y a pas de photo de pochette officielle évidemment mais euh... <rire> parce que c'est un channel YouTube c'est photo de channel YouTube non, non, Mario du monde mais, euh, mais, mais tu le vois pas? Tu le, le vois pas putain Mario du non non mais Mario du monde mais tu le vois pas? Ah, ma ouais, tu sais c'était jeudi là devant le parlement Euh, ouais. Je marchais dans la rue, oh, puis il y a un mec juste devant moi avec euh, son beau style business, tu sais. J'ai commencé à le suivre parce que je sais oh. pas, j'avais envie de baiser. Ouais. Et puis tout d'un coup, il s'est retourné. Et là, qu'est-ce que je vois Putain, Mario Dumont, non, non, Mario Dumont, non, mais tu le vois pas Tu bon, le contact ouais, putain Mario euh, Dupont euh, non non mais, mais Mario Dupont non mais Mais tu une le de, vois de, de pas, une fille qui sort comme ça, euh, ça. croise Mario euh, du du qui croise alors, Mario Dupont elle voulait je me souviens quand le truc de dos mais là quand c'était Mario Dupont à s'assourd finalement et lui il court après Là je lâche pour ça l'histoire de la tune Et bonne et bonne je suis vraiment devant l'édifice Price, rue d'Autel. Il y oui, il y a du twist la femme la fille là, j'ai pas noté les minutes malheureusement quand les plots complets de ça et puis je le vois, elle est toujours derrière moi et puis je sais pas ce qui Et puis je me retire. C'est vraiment il y a dedans de vraiment s'amuser là. C'est mieux parce que j'ai pas trop le choix. Sur grande allée, il y a plein de voitures comme d'habitude. Il est à 2 m, je sens qu'il est à 2 m de moi. retourner et là je hurle au taxi Miracle, il s'arrête, je monte dedans. Et au dernier ça, ça... moment, l'horreur absolue Pourrais-je avoir votre autographe Mademoiselle Le Pen? Mario Dumont, non, non, Mario euh, Mademoiselle Dumont Mademoiselle Le Pen, donc le ça, pas, ça serait Marine Le Pen qui ça ah, ok! Non, wow. Mario Dumont, non, c est, c est vois, vois pas Tu le vois ça à Stéphane qui croit que c'était... Ah, bon. Stéphane, il pense que c'est ce euh, euh, une, une sosie. C'est une ce sosie là, de... Écoute, je pense que l'histoire ne le suis pas. Il faudrait peut-être retracer cette... Ben oui, oui, en discussion, là. Ah oui, les mails sont envoyés. Les mails sont envoyés. C'est bon, Étienne, j'aime ça quand t'es pas actif. C'est ça, écoute, des questions, moi aussi. On crée des liens. Subjonctif, imparfait, du verbe savoir. Pis là, il y a le bout de la fin. Ce jour-là, je me suis dit que, que, que j'aurais pas dû suivre ce mec. Mais encore, aurait-il fallu que je le suce. Je le suce. Ah, <rire> là, Mario réagit. Quoi, euh... Non, aurait-il fallu que je le suce. Euh, subjonctif euh, imparfait du verbe savoir. Euh, oui. Bon, là, on aurait pu dire... Euh, il aurait fallu que je sache qu'il était Mario Dumont. C'eût été plus élégant. Alors euh... bah voilà. Alors Putain Mario, Mario monde, qui dit non, non, alors Mario alors Ah, voilà, ça c'était la position de numéro 1 de mon top 5, mais là je me suis laissé aller à vous euh, dénicher une position numéro 0 Et voilà ah! la 0e loi de forêt ah. On va, va conclure on avec connaît. ça c'est très court, c'est une vidéo aussi et euh, c'est très d'actualité parce que c'est sorti la semaine passée et c'est euh, le bon Stephen Harper, le très honorable le Stephen Harper honorable. Oui. qui euh, nous chante euh, ici qui chantait en Israël la chanson « Hey Jude » donc c'est la vidéo euh, qui ah, s'appelle oui. « Zéro ah » oui. euh, hey, Je l'ai pas Voilà, ben, je pense qu'on va quitter ça, ça puis on va revenir juste après. Bon. J'ai mal. Voilà yes. le 13 à l'arabe c'est très, très honorable, oh oui. Stephen Harper. Merci trop, beaucoup, Étienne. honorable. Ça me fait plaisir. C'est vrai que, et en plus, c'était comme chronologique. Non, on les a eus. Euh, ça, c'est un peu hasard. Ouais, ouais, je, oui, mais oui. oui. Je, je sais c'est pas, pas tes barrières. Non, <rire> t'as raison, ça fait ça. <rire> euh, sinon, ben, euh, moi, je voulais vous passer quelques nouvelles super intéressantes pour euh, 2.org, votre organisme à but non lucratif préféré. Euh, en fait, on est encore à la recherche de community manager et de personnes euh, qui pourraient nous aider à achever les shows de notre station de télévision, de web, télévision communautaire et tout et tout. C'est à toi qu'on parle, l'auditeur. C'est peut-être à toi qu'on parle, ben oui, mais c'est à toi qu'on parle, l'auditeur, oui. <rire> Il serait temps que tu redonnes un peu à Douteux, là. Eh oui, hein. C'est de même qu'on prend ça, oui. <rire> Demande-toi pas ce que Douteux.org peut faire pour toi. <rire> Demande-toi pourquoi tu n'es pas levé pour aller acheter des burritos Demande-toi si qu'est-ce que tu écouter cette émission-là Et voilà, ça c'est sûr Et Sinon, Douteux.tv a eu un gros changement aussi cette semaine On est passé à une mode avec seulement les clips On a mis notre banque de clips On a mis 9500 clips qui sont triés présentement Et encore 15000 autres à trier eh boy Mais donc ça tout ceux tous ceux qui vont passer le test de, no de notre équipe de trieur euh, vont se ramasser euh, dans la banque, il y a de tout, il y a des, euh, des affaires qu'on a appelé genre euh, 10 des rabonnages. C'est une des seules affaires qui dépasse de 15 minutes parce que plus que 15 minutes c'est plus un court-métrage. Et euh, souvent les ramonages en fait, c'est que moi depuis longtemps, euh, je trouve ça euh, très douteux euh, les jeux vidéo que maintenant tu as un gars Bedden avec une mitraillette et tu vas fabriquer des cadavres, t'en fais Je me rappelle Guerilla War au NES là, Où Ikari Warrior tu tuais minimum 200 personnes par tableau et ça te donnait des points et ça ben, avec des grenades, des, des hélicoptères qui explosent ça fait tout le plaisir même si c'est en 8 bits Donc ça explique un petit peu pourquoi il y a des clips un peu plus longs euh, Sinon en majorité euh, ça va être des clips de 5 minutes Où, euh, la grosse moyenne, c'est 5 minutes avec des vidéoclips de tout. Voilà, c'est la variété, la vraie. Euh, on est en français comme en anglais. Euh, c'est donc euh, de plus en plus intéressant de laisser ça en background euh, quand vous avez rien d'autre à écouter <rire> ou quand vous avez des amis qui sont là pour boire une bière et prendre du café. Aussi, euh, je voulais parler du fait que, ben tu sais, aux États-Unis, ils, ils ont Bill O'Reilly et nous, on a un petit peu Kevin O'Leary. Et, et cette semaine euh, parce que c'est tout le temps beau de voir les médias de masse qui essaient de jongler des informations qui nous parviennent à tout le monde et qui transforme ça souvent c'est une des pires mauvaises nouvelles de tous les temps un des pires fails de l'humanité de tous les temps et eux autres qui réussissent à transformer ça en bonne nouvelle on va regarder ici notre Bill O'Reilly national Kevin O'Leary qui va euh, qui va le faire euh, s'il te plaît Euh, P.J., si tu peux nous partir le clip de Kevin O'Reilly, on va en parler après, sûrement que c'est une nouvelle que vous avez C'est-tu Kevin passé. ou Bill? C'est Bill O'Reilly okay. et Kevin, Kevin O'Leary. OK, OK. La vie combinée, selon Oxfam, de l'85 personnes les plus riches du monde est égal à les 3,5 millions les plus people. It's fantastic. And this is a great thing because it inspires everybody. Gets the motivation to look up to the 1% and say, I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news and of course I applaud it. What can be wrong with this? Really? Yes, really. So somebody living on I celebrate a capitalism. dollar a day in Africa is, is getting up in the morning and saying, I'm going to be Bill Gates? That's the motivation everybody needs. The only thing between needs. me motivation. I just need to pull up my socks. I, oh, wait, I don't have no. socks. Look, don't tell me that you want to read this for the wealthy game. That's never going to happen. Well, okay? You know what? You take a simple <laughs> stat like this, which is neither good nor bad. It's just a fact. It's a celebratory stat. I'm very excited about it. I'm wonderful to see it happen. I tell kids you know the, every day, if you... I'm just gonna, What's wrong with this? at a cocktail party. No, le cave qui était là vient d'entendre que l'humidité présentement en euh, fait, les 85 personnes les plus riches possède autant que les 3,5 milliards les plus pauvres, on parle d'argent, là, pas de grains ça. pour manger ouais. des affaires. Rendu là, il doit pouvoir mettre des grains qui veulent dans leur bouche. Euh, <rire> voilà, et le gars dit, c'est fantastique parce qu'on a finalement euh, euh, une incarnation de la motivation qu'on doit avoir pour survivre. Comme si c'était la motivation primaire, la seule vraie motivation. Et quand la dame, le genre le challenge, lui dit, ben quoi, j'ai le droit de célébrer le capitalisme. Ouais. Ouais. C'est vrai, il a le droit. Donc, le droit. euh... Kevin O'Leary va chier, même, total, et humanité, come on. Fait que lui, il aime le capitalisme quand ça fait son affaire, c'est tout. Mais s'il devient pauvre, oublie ça, il ne dirait pas la même affaire. Alors peut-être qu'il va se lever le matin et va se dire, moi je veux devenir lui là-bas qui est riche. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi aussi, je peux être minot, c'est tout que je touche, je deviens inutile. Donc voilà, c'est un petit peu la fin du segment du début. Gabriel, tu joues de la magique? Ah euh, non, je joue pas à ça. Moi, le seul jeu que je joue, c'est la Tetris, ou sinon je joue au crib sur des tables, pis c'est à ouais. peu près tout. Ben voilà, bon ben... Ou sinon, je m'amuse dehors à m'entraîner, c'est ça. Ouh il Ou bien, je m'en vais me baigner. Non, là, j'en ben... fais juste un pis en rajouter ah, non, mais neuf mais après. Non, oh, wow. Oh, wow. Merci beaucoup, ça. Gabriel Mainville. Merci à Justin Trudeau. Ah, Quelle ouais. inspiration, quel homme. Ah, ben, oui. On s'en va vers l'émission de 70%. On va écouter un clip qui s'appelle Audrey. C'est de toute beauté. C'est bon, Audrey. C'est bon, On va écouter ça et on déboule vers l'émission. On va commencer avec les nouvelles avec Bruno. Merci. ok Audrey. Merci. Et on se règne dans ma vie un peu loin Pe petit dans ma vie un peu frole Les femmes de ton cœur c'est de ma vie Laclaté de tes yeux c'est la lumière de ma vie Di ans déjà mais toujours mon bébé Dis an déjà, A jamais dans mon coeur Dix ans déjà De toujours mon bébé Dix ans déjà à jamais dans mon coeur Audrey Princesse de mon âme Audrey Lumière de ma vie Audrey Audrey, Audrey. La caresse d'un sourire réanime mon âme La douceur de tes mains me réchauffe le cœur La clarté de tes chans me donne raison de vivre Tes joies, tes je m'entraîne toujours dans tes rêves Dix ans déjà, et toujours mon bébé Dis-en déjà, à jamais dans mon coeur dis ans déjà, et toujours mon bébé Dis-en déjà, à jamais dans mon coeur Audrey, princesse de mon âme Audrey, lumière de ma vie Audrey Cesse de mon âme, Audrey Lumière de ma vie, Audrey Chaises internationales avec Bruno Cordain. Bruno, Bruno, Bruno, Bruno. Quand je fais ça, il y a deux Bruno. Je voulais dire dans la terre. Toi, t'es dans la terre. Toi, t'es dans la terre. Comme disait mon dentiste. Ouais, ouais, ouais. <rire> tout est tombé Pestique, ça commence fort ça va bon le haut là, <rire> bon d'accord <coughs> allons-y tout de suite alors qu'ils inspectaient une valise les policiers du poste municipal de Bulawoya euh, au Zimbabwe se sont retrouvés confrontés à un gobelin Ah ouais. ben, oui. ouais. <rire> ah ben, euh, suite à la découverte de ce monstre maléfique Les policiers se sont enfuis dans toutes les directions Sautant même par les fenêtres Afin de se sauver au plus vite La créature mythique Selon les dires de certains policiers Ressemblait à un serpent avec une tête de chien Alors que d'autres le décrivaient plus comme un chien Avec des écales de pagolins Alors oh, c'est assez spécifique J'imagine ouais, ouais, ouais, que c'est un animal qui est assez euh... pas n'importe quelle sorte de le, le, le, le pangolin, ça fait partie de la famille des tatou. Tatou ouais, ouais, exactement. Ça là, comme des, des grosses écailles, c'est ça. Hein, Euh, tous s'entendent pour dire par contre que qu'il sentait très mauvais finalement un guérisseur a purifié la scène et a brûlé la carcasse du vilain lutin. Chaman. <rire> <rire> On est sauvé merci d'avoir pris une carte de gobelin. Pourquoi tu me dis que c'est un de tes gobelins préférés ben parce qu'il est le fun parce que, parce que quand tu te fais un gobelin, tu peux comme le garrocher dans la face de ton ennemi ça il fait perdre Ouais, puis, et puis, regarde, tu le vois en plus le, le dessin là, parce qu'on parle de magic puis c'est pas moi qui commence ça. <rire> Yeah, je je, je vais grossir l'image ouais. On voit très bien que notre ami Le ah, Gobelin une a une catapulte la Sur laquelle il y a des petits gobelins et euh, mmh, ça, right ça cool. Je pense que ça peut perdre Un point de vue à, à, à, à l'opponent mmh. tu, tu vois c'est ça Et voilà et, et encore une fois ça plaît toujours au filles Ouais exactement <rire> <Let's> go, man, <rire> Ils ne sont on... pas <rire> en train de se sauver en ce <rire> Let's press on <rire> euh, Anthony assis. James Leskowicz junior Était recherché pour voix de fait depuis novembre dernier Les services de police sont lancés un appel demandant des informations sur Facebook et euh, Leskowitz a trouvé ça tellement ensemble qu'il a décidé de la mettre sur son mur avec le commentaire LOL, I fucking love it, asshole <rire> euh, un policier est alors rentré en contact avec lui, se, fa se faisant passer pour une fille cute, euh, 45 minutes plus tard ils avaient un rendez-vous <rire> hey, hey, yeah. qui n'est pas encore terminé euh, qui, qui, qui n'est pas encore terminé voilà <rire> <rire> Hey, c'est vraiment un champion, ah ouais, c'est ouais. tout à plaisant à autres. Il y avait l'autre aussi qui s'était fait pogner parce qu'il s'était logué in sur Facebook à la place où il faisait un cambriolage. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça c'est quand même assez champion. Ça c'est pas pire. Ben, justement on en a un autre ici, un prisonnier polonais qui avait réussi à obtenir un téléphone intelligent afin de communiquer avec le monde extérieur et apparemment commander des graines de pot pour se faire pousser des plans et en vendre aux autres prisonniers. Il s'est fait pogner après avoir... Euh poster une photo de lui sur Facebook avec le plan de pote <rire> euh, de la prison. La la oui, de la prison, de sa cellule de prison. Euh, ouais. La la photo est est devenue populaire, les gardiens ont fini par euh, en avoir vent et ont procédé à une fouille complète de l'établissement, trouvant des substances illicites un peu partout dans des cellules de plusieurs ben, prisonniers. Il, il a dû se faire beaucoup d'amis. <rire> oui, le prisonnier a reçu une nouvelle accusation pour vente de narcotiques, une amende pour possession de téléphone intelligent et a reçu des menaces de mort de plusieurs prisonniers qui se sont fait pognés avec. Ben de ouais. <rire> <c 'est... rire> Ça c'est <rire> bravo. Merci Facebook. On poursuit, on a l'air euh, on a l'air d'y aller vers l'intelligence suprême. Oui, oui oui oui. Alors, tu vas tu dis le Ça prévisible arrive. <rire> en tout cas, euh, William Lowe était en train de se déshabiller quand euh, avec son arme à feu euh, dans ses pantalons et il a déposé <rire> sur sa commode quand le prévisible est arrivé. <rire> Euh, son pistolet de calibre 25 s'est déchargé dans son visage il a été transporté à l'hôpital pour allez. faire ce qu'ils font dans un hôpital on continue <rire> pour constater sa mort le là t'avais chérif... plein de photos de fusils oui. non okay. mais c'est pour la prochaine oh. oui, oui. le shérif de la police de Connors euh, en Illinois euh, et et um et le euh, Voyons si je vais recommencer Le shérif de la police de cornersville en Illinois oui, David bien. Counselor examinait un revolver euh, Semblable au sien dans un magasin d'armes à feu Lorsqu'il a décidé de voir s'il fitait dans son étui Comme du monde comme le sien <rire> euh, Le revolver se serait accroché dans ses vêtements Et se serait déchargé dans sa jambe <rire> L'homme voilà. euh, oh. s'étant transporté lui-même à l'hôpital A dû convaincre tout le staff de l'hôpital Ainsi que le maire de la ville Qu'il s'était bel et bien tiré dessus C'était pas une joke là. Euh, L'homme de 60 ans affirme qu'il fera plus attention à l'avenir. Il est oui, et bien le, le shérif de la police de Cornersville en Illinois, David Counclers, qui on se rappellera, c'était accidentellement tiré dans la jambe, il y a une nouvelle. Euh. <rire> ça rentre vite hein cette salade. Ouais. <rire> Ce serait déjà accidentellement tiré dessus il y a 15 ans en effet. Alors qu'il était un jeune policier de 45 ans, l'homme se serait tiré dans la main en nettoyant son arme de service. Selon aucune source fiable, <rire> il aurait alors affirmé qu'il ferait plus attention à l'avenir. <rire> l'avenir dure 15 ans, donc. C est, c est bon. euh... On se sent jamais autant vivant. Hein? Non, <rire> il est rendu au thrill. <rire> On se revoit plus tard. <rire> ah, avec plaisir mon <rire> gars. Moi je vais aller nous chercher un clip. Merci beaucoup Bruno. Ah euh, oui, super. <rire> en fait Bruno... super, ouais, c c Cette semaine, c'était c'était ouais, ouais, ouais, ouais. ça, commence en plus ouais, on y a, y a un autre bloc. Hein. Et puis euh, en fait notre notre ami Giz est pas là aujourd'hui, mais il a participé à un clip avec un autre ami. Donc on va écouter ça ici, on est à 70 il fait du voicing. Oh, citizens are relying on you to do battle in order to sway political interest to our side. Uh, look Loaded what exactly is your side holy shit the monkey talk the right side you can't just force us to fight this is morally and ethically wrong Zeus is the pirate dammit I don't have a retort for that well, I won't do it I won't be starting to a ballot is it my own then you shall all die <laughs> uh, maybe we should stick a vote on this I vote for not death but also the possibility of not killing make love not war children More specifically, make love upon my Venus Ladies only. you won't fight with her by my side. What's wrong, Gangplank? Afraid I'll slit your throat open while you aren't looking? No. Maybe now, yes. And may I introduce to you all your minions? Oh, hi. They look like nightmares. I'll give you all some time to become acquainted. all right let's get started. I'm gonna sleep with you. And you... And possibly you, if you get me drunk Maybe enough. Maybe we should focus on creating a strategy. If things get bad, I did happen to bring a stick. If things get worse, said stick can be used for bludgeoning. You're all welcome to watch. No, we're not fighting at all. We're not animals. Just a quick point. I did less fighting as a fully-fledged animal than I did as a humanoid monkey warrior. I take it you're not prone to fighting, Karma? I came from a land of peace. Huh. So when war was imminent, you were able to pursue your enemy to return home, with no casualties taking place? Close. I slaughtered the village elders, and then I killed them with two powerful dragons I pulled out of my bra. Do so you like a double D? Ummm... I think we should look for a peaceful solution to this problem. How about this? Whoever has the best nickname for their penis and is NOT a pirate or a monkey, becomes leader and decides the best plan of action. Maybe we could, um, burn them alive? Wukong! I have an idea, but it involves 4% murder. Gangplank. 2% murder. Look, the solution is easy enough, and it doesn't require a lot of violence. Uh, thank you. Finally, someone agreeable. We just used Wukong's stick, To cave in the summoner's head. OMG, are you kidding me? Hey, guys, I'm gonna buy this grog-soaked blade, okay? <laughs> Not for anything violent, just because I need things. I don't mean to be rude, but hearing the way you wanted to handle Wukong's stick gave me massive crotch feelings. Are you going to be a horn dog the whole time? Well, it's the only handsome white male here. I feel obligated. Eric, what do you think I am? Jeez, uh, everybody shut up before I use a spell to rip out all of your spines! Um, I think we should just hang back. We'll be able to reasonably discuss with the opposing side a better means to an end than war. Sound good? Let's kill those sons of bitches. Giz qui est malade ce soir. On lui souhaite un prompt rétablissement. Giz, on t'aime. En fait, on va écouter un autre clip qui est très important. C'était euh, Jack and Jill qui est en compétition contre le film Cyborg Conquest qui a gagné. On va écouter la fausse publicité qui est en fait une publicité de Dunkin' Donuts par Al Pacino à la fin du film. On est vraiment dans le profond. Wow! Al Pacino! Ce n'est plus Al maintenant. C'est Dunk. Dunk-Cino? Tout le plaisir est pour vous. Comment je m'appelle Don Quichino C'est une étincelle Don Quichino C'est très crème léger, c'est parfait Attention à mon chocolat mousse Tu t'en t'enlèches les lois c'est le roi Ce régal n'a pas d'égal Et n'oublie pas la pointe de noisette Caramel doux Ça c'est pour toi. Tout le monde veut mon Dunkacchino. On ne se lasse pas de mon Dunkacchino. Les plus grands et les plus petits no, font la queue pour mon Dunkacchino. Comment je m'appelle Dunkacchino. Euh, <truits> Fasse! Fasse! Qu'est-ce que t'en sais, toi? <rire> <rire> Mathieu, ça va? Ben oui, regarde! Il y a des Chinois qui travaillent pour moi! <rire> <rire> euh... Euh... Ceux que t'appelles ta famille? Là. Ouais, les, les plus aimés. Euh, <rire> Wang, pour les intimes, Lee. Euh, cette semaine, mon <rire> fils est venu me voir. Il me dit... Euh, Papa! « Papa, j'ai tué ton ami imaginaire! » Bon, là, c'est sûr qu'au début, là, j'ai pas bronché. Euh, mais il insistait. Euh, fait que j'ai attendu à l'annonce. <rire> Puis je l'ai regardé. <rire> j'ai dit « voyons, là, t'as tué mon ami imaginaire! » C'est pas une joke à faire! Pis en plus, j'suis en train d'écouter la voix tu me fais manquer toute la toune là, de la fille qui courageusement battu pour devenir chanteuse là, à cause du terrible cancer du chien mort de sa grand-mère. Elle chante super mal puis je veux surtout pas rater quand ils vont y dire. <rire> non, non, mais c'est vrai, t'sais, euh, avant je tripais sur humoristes, écoutais ça, moi, euh, ma star c'est les émissions de variété, là. C'est parce c'est riche en termes de souffrances sacrifiées en côte d'écoute, ça. Pis, euh, pis moi, ben les coups dans le ventre, c'est pas mal mon humour préféré. Fait que... T'as la voix, hein? Avec Grégory Charles la fortune il en fait des affaires. <rire> <rire> euh, occupation double, hein, Avec Sébastien Salvaille, là. Éric Benoit... Euh, <rire> Mélange-les comme tu veux. Euh, l'arbitre, ça c'est bon, l'arbitre. Ça, c'est avec euh, la, la juge Goldwater que je salue hein? Euh, les gens avec euh, des noms comme ça tu les salues hein? un peu de respect euh, <rire> euh, non non mais ça se rend loin d'avis pour les bonnes raisons puis euh, le nouveau là aussi là c'est nouveau ça ça vient de sortir là, les consultations sur la charte c'est oh, euh, oui, oui, bon c'est bon, excellent euh, c'est avec euh, le gars il, il était journaliste avant martin il anyway. euh, ya des heures de, de youtube là dessus le voisin Euh, un humoriste quand c'est plate, tu te dis caliste, j'entends un autre joke de voyage dans le sud, j'arrache chaque parcelle de bonheur qui possède, je le regarde mourir dans sa détresse, t'sais. Mais ça, ça me va. T'sais, ben c'est ça, ben t'sais, il a pratiqué, là. Euh, mais quand c'est monsieur, madame, tout le monde là, qui s'avance dans le médias pis qui se fait aller l'ignorance, ça, c'est drôle en bâtant, t'sais. Non, ben t'sais. Euh, mais moi, moi, moi c'est pas juste pour rire là, que j'écoute ces niaiseries-là. Rire, c'est aussi médical, t'sais. <rire> c'est bon pourtant bien c'est ça c'est ça c'est ma psy qui m'a prescrit ça pour me détendre et euh, puis un juge aussi le mail il ya comme plus dit euh, peu m'importe ce que vous écouterez assis dans votre salon euh, sachez qu'une autre fois encore ce sera la pas du game à tendance ou jeune fille peu mature qui vous évitera la prison euh... <rire> Là, j'y avais répondu, c'est dans les trous de cul qu'on trouve le plus de vertus. Nos deux avocats étaient partis à rire en serrant à main et puis on était sorti de la chambre d'hôtel. Je <rire> <rire> pas, je filais baveux ce fois-là. Ah, anyway, là, rire, ça fait du bien à tout l'organisme. Euh, ça renforce le système immunitaire, ça réduit l'insomnie, euh, puis c'est l'antitress par excellence. Hein? Moi, là, depuis que j'ai ce truc-là, j'économise certains 250$ par mois. Hein? c'est juste en frais d'ambulance. <rire> <rire> pour les autres, je parle. Là. Faut payer ça l'ambulance, c'est de ta faute. Euh, imagine hein, si je me mettrais comme à compter les manettes de TV, les plaques, le plâtre pour le mœu, puis les réveils matin, là, je trouverais quelque chose comme 1000 pièces par mois. Je te dis là ma vie là que... papa. Papa, j'ai quand même tué ton ami imaginaire. Je voudrais savoir comment est-ce que tu te sens. Parle-moi Ça m'empêche de trop penser à Johnny Big Dick, t'sais. Ouais, Johnny, euh, Johnny pour les intimes, hein? on le connaît. Big Dick pour les initiés. Euh, lui puis moi, écoute, on a fait les 400 coups ensemble, là. Pis je te parle même pas des sangs qui ont jamais pu prouver nulle part. Euh, c'te gars-là, j'suis certain là, que c'est plus qu'une une hallucination provoquée par une multitude de commotions cérébrales pis une consommation de drogue effrénée. C'est un maître. Moi, j'étais le plus vieux dans la famille, hein, chez nous. On était 22, fait que... Euh, C'était ma responsabilité d'être responsable, hein? <rire> du groupe, là, t'sais. Euh, fallait bien déléguer un responsable de terrain, hein? Euh, puis mon père, ben, il prenait ça tellement à cœur qu'il m'a formé là, dès ma naissance. Ouais, c'est moi qui donnais le biberon à mon frère jumeau. <rire> frère euh, qui est maintenant décédé, là... Euh du cycle naturel de nos fréquentations, c'est-à-dire une VENGEANCE. <rire> c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il a fait l'ERREUR, hein, si je peux me permettre, là, paix à son âme, hein, euh, d'enlever, séquestrer et tuer euh, la femme d'un ancien policier, euh, toujours sous, qui maîtrise l'art ancestral de péter les gueules pour le faire travailler pour lui dans des combats de cages illégaux, hein? impliquant un prototype de robot révolutionnaire qui, a, qui avait lui-même construit hein, dans le but des testés pour pouvoir les vendre et ou aux américains ou aux russes Ça, on n'est pas trop sûr même après une pas mal enquête assez minutieux <rire> Laisse-moi te dire qu'on l'a retrouvé pas mal munché, hein? <rire> tu t'en doutes bien dans ce genre de choses-là. Ça munche bord en bord, la pieds, de la tête aux pieds, tordu au complet. Munche de la tête aux pieds, j'aime ça. Munché tout le corps, avec un bras de robot dans le chest, puis du crachat dans la face. Euh, numéro 2, comme mon père l'avait appelé. <rire> Où que tu sois j'espère que tu es moins cave que tu étais ici <rires> c'est un peu ça t'sais. non mais c'est l'erreur classique de la facilité euh, tu te voles pas de machine à tuer tu te la fabrique puis tu le prends jeune puis tu l'éduques à un ancien policier amateurs d'ivronnerie puis non choco je sais pas qu'est-ce qui est -ce qu pu passer euh. mon frère est un excellence avant fou ainsi qu'un talentueux guitariste mais dans le domaine du crime euh, euh, « Papa! Papa, je te parle de Johnny! »« T'sais, j'ai pas fait exprès, je le savais pas qu'il était dans ton linge sale! »« Je voulais juste te rendre service. »« Il y a à peine un an, là, même je te dis, là. »« Après une phrase de même, j'aurais dévisagé cet enfant-là à grands coups de colère mal gérés puis de haine envers moi-même, hein. <rire> »« Mais... »« Des <rire> progrès. T'en parles, les progrès. »« Depuis que j'ai commencé mon traitement par le rire... » <rire> On dirait qu'il n'y a plus rien qui me ment, tabarnin. Bon, un peu les humoristes, mais bon. <rire> <rire> fait. Euh, fait que là, j'ai dit, la bonne façon pour moi, là, de gérer mes émotions, pour moi, là, hein, surtout ceux-là qui ont rapport avec la frustration, ben, c'est d'en rire. J'en ris pour pas m'évader dans colère, parce que dans nos têtes, il y a des milliards de millions de chemins possibles, pis à force d'entretenir un chemin plus qu'un autre, mais il grossit moi, mon, mon boulevard de la colère, il est rendu gros de même, t'sais. Ça va aller. Ça va aller. Euh, c'est sûr que tu pouvais pas savoir qui s'est endormi dans mon linge sale. Il est invisible. <rire> Puis en même temps, il a pas réagi. Il devait encore être sous de la veille. Non, pour moi, c'est pas mal 50-50, d'après moi, mon envie de te tuer, là. Je <rire> t'en veux presque pas. <rire> y a-tu pas il... Fa face à une situation X, hein, où je me retrouve émotivement insatisfait, là, euh, je deviens bougon irritable, puis je perds immédiatement, là, tout sens du jugement face à la situation, et comme un enfant. Fait que là, ben, euh, je fuis la situation en faisant quelque chose pour moi dans lequel je me sens à l'aise, là, comme écouter la TV ou les jeux vidéo, pis là-dedans, ben, je peux faire ce que les tigres font le mieux, là, le déni, <rire> Papa! Papa, comme moi, avant la puce! Oui, fiston comme toi et avant la puce. Hein, on sait tous que mon, mon fils, il y a une puce électronique que je lui ai gentiment fait installer pour ça fait de 9 ans. Ben euh, non, ben il y en a qui veulent des tortoles, lui, il voulait une puce. Hein, si euh, papa, je t'aime! Moi aussi, je t'aime mon petit rayon de sourire. <rire> Euh, L'affaire d'écouter des drôleries, c'est d'entretenir le sens de l'humour pour que dans une situation X, ce soit l'humour le chemin le plus emprunté que je réagisse par le rire et puis par la colère. C'est aussi simple que ça. À date, ça marche, avec quelques exceptions qui viennent comme confirmer qu'il n'y a pas de règles. Euh, sauf <rire> une, hein, la pratique. Et ça, là, ça s'applique pour tout dans la vie, Tommy. Hein? Comme je te dis dans ma prochaine euh, témoigneaux conférence, qui s'intitule euh, « Deux heures dans la tête d'un tueur de plaisir ». Là, tu veux dire que tu tues du plaisir ou que tu tues par plaisir Voilà, les deux. C'est un fait véhicule. Euh, C'est 30$ l'entrée au salle du café. Il reste de la place. <rire> oh, Dépêchez-vous à la maison. Dépêchez-vous. Euh, en terminant, là, Johnny Big Dick n'est pas mort. Ah. Bon. Rassurons-nous, non, rassurons-nous, rassurons s'il est pas mort dans le deal du vieux port euh, je vois pas pourquoi il est, il est mort dans un lavage. Hein. On s'entend que le deal du vieux porc s'abardait en calice. <rire> C'est juste que, bon, ça, ça fait comme longtemps là, que ma psy et mon fils essayent de me faire lâcher les idées de fou à Johnny. Puis euh, je suis pas mal tanné, fait que je leur ai sorti le grand jeu puis je l'ai fait mourir. Un peu comme Jim Morrison, Kurt Cobain ou bien uh, Cédrica Provencher qu'on <rire> salue. Mais toi des inconnus gentils Cédrica. Ouais, vous allez finir vous la finir ça un malaise puis tout de suite moi Cédrica pour venger ça mais c'est comme ça fait si pathétique. Il avait fait une tune sur elle. Puis là ça finit plus une tune dans laquelle il avouait qu'il comprenait pas comment qu'il y avait du monde qui pouvait avoir envie de kidnapper des enfants de 9 ans ouais. c'est ça. Moi moi je suis content qu'ils comprennent pas. Ouais, c'est si comprend pourquoi c'est plaisant en tout cas. Oh oh suivi je pense que tu as tu as terminé la tu j'ai pas pas lu c'était aussi hein qui est... oui steve on lâche pas, on pas. pas. oui hey, ça, ça oui ça, ça c'était bon attends on est rendu à 5, 5 chansons sur Cédric Ca Provencher pas et 0 sur Cédric Ca qui est disparu en 1943 euh, de Magog qui Cédric en tout cas à chaque Cédricot son fame hein. Ouais, mm -hmm. c'est ça. <rire> ben, hein. Voilà. il y en qui mérite plus une, que l'autre hein. C'est Mais... Derico de perdu 10 de non retrouvé. Et, et voilà. Merci beaucoup Mathieu. Voilà. Allez, on s'en va écouter un clip, c'est un, un petit génie de la chose vraiment. Euh, il avait fait Metal Gay solide et je suis allé voir, il y a des nouveautés. Je l'ai pas encore écouté, on va découvrir cela. Le, le gars il est en tout cas, il est bon. Mais tu sais. <métitérateur> sans ne pas réfléchir game heureux oui bien en fait on pub que j'ai découvert hier ça s'appelle ticker c'est une montre que tu oh, nous avais I work with ticker the wrist that counts down your life I would like to talk to you about the day you were going to die death some say everything just goes black like switching off a light others say it's actually quite pretty now imagine someone told you that you only had one year left to live How would that change your life? For all of us, life comes with a best before date. And one day, we'll find ourselves at the end of the line. Gee, you're thinking, this is a really depressing video. But wait, there's good news too. While death is non-negotiable, life isn't. The good news is that life is what you make of it. And oh boy, can it be beautiful. All we have to do is learn how to cherish the time and the life that we have been given. To honor it. Suck the marrow from it seize the day, and follow our hearts. And the best way to do this is to realize that seconds, days, and years are passing never to come again and to make the right choices. Anger or forgiveness? Tick-tock. Wearing a frown or a smile? Tick-tock. Happy or upset? Tick-tock. That's why we've created Ticker, the death watch that counts down your life, just so you can make every second count. Ticker is a wrist watch that counts down your life from years to seconds and motivates you to make the right choices. Ticker will be there to remind you to make the most of your life and most importantly to be happy. Imagine someone told you that you only had X years to live. What would you do? I would continue to live my life just the way I do. We are not promised tomorrow so there's nothing to change. I would forgive myself, my self judgments and pursue at least three things I have always feared one of those things would be parachuting. I'd make a point to tell my children how much I love them for their own personalities and talents. I'd try to impart the life lessons I want them to learn but most of all I'd just live in the moment with my loved ones. Visit every country and tackle one challenge that each country has to offer such as Mount Everest, ski the Alps, Instead of years, I would count by moments and live each one to the fullest. But it's not really about how much time you have. It's about what you do with it. A week spent in love and happiness can be worth more than years spent in agony. So have the time of your life with Ticker, the death watch that makes every second count. Wearing a Ticker is a statement to the world that your biggest priority in life is living. Please help us help you do that and support us on Kickstarter. Oh, and Ticker also tells you the time. <laughs> c'est donc un produit, c'est euh, réellement une montre qui nous dit quand on va mourir, Bruno. Un produit révolutionnaire. Et voilà, parce que dans le fond, il y en a qui oublient qu'ils vont mourir. Mm -hmm. Et ça, ça peut euh, rapidement devenir un gros problème. Hum. Mm -hmm effectivement euh, jusqu'à mourir plus vite ouais, dans oui. certains cas <rire> jusqu'à <Oui. rire> souvent ouais et voilà c'est peut-être la finale qu'on avait besoin merci Mathieu voilà. <rire> go Bruno on poursuit en nouvelles ça va être dur à topper là, le... ouais, je sais c'est un bon c'est un bon premier bloc et eh bien euh, le plan de Mich Michael Antonio Long était tellement fou qu'il n'avait aucune chance de réussite l'homme de <rire> « L'homme de 20 ans de Tuscaloosa en Alabama a commandé une pizza et, euh, accompagné d'un ami, a attendu que le livreur arrive pour le menacer d'une arme Génial. demandant son argent et deux pizzas. <rire> » Arrivé sur les lieux, la police a trouvé le sac de pizza du livreur. Euh, Long est accusé de vol à main armée. Excellent, c'est excellent. Tout un plan. C'est presque un vol de dépanneur. C'est presque un vol de dépanneur, sauf qu'il a fait venir le dépanneur Chiloui. Oui, oui, ça c'est pas pire ça. Euh, sur la scène économique, maintenant, la société Namco Bandai change son nom pour Bandai Namco. Okay. C'est ça, c'est tout. Wow! Oh et enfin la <rire> taille ça change non, non mais je le sais tu commences à être ridicule là, non, <rire> ouais, électro choquer ouais, <rire> l'industrie <genre. rire> <rire> c'est eux autres qui ont fait Pac-Man pour ceux qui ouais, c'est oui, là oui oui oui et Tekken et Tekken mais surtout oh. Pac-Man oui surtout Pac-Man surtout <rire> Pac-Man on revient en politique afin d'empêcher le mariage gay certains législateurs de l'Oklahoma sous la tutelle de Mike Turner proposent de bannir toutes les formes de mariage ah c'est un si dommage jamais, collatéral on l'avait jamais entendu <rire> bon. ben ouais euh puis y a du monde ouais. qui embarque c certaines critiques affirment que c'est un stunt politique alors que les supporteurs de la proposition affirment que c'est ce que l'Oklahoma veut <rire> euh, moi personnellement j'ai de la difficulté à être contre l'idée que l'état devrait pas avoir rapport à des relations amoureuses fait que go, go! <rire> effectivement ouais oh, mais il y a comme un statut là genre léguer des affaires ouais, et tout mais comme tu dis là ouais oh, c'est ça euh... moi j'en ai pas de besoin c'est tellement tellement hot qu'on a chéri là <rire> <rire> pas je sais, j'ai raison tout le mois. Mais ça donne des, des semaines de vacances, j'ai entendu dire de <rire> ouais, Ça c'est ouais, vrai. Euh, tant qu'à présenter des lois le fun, euh, Steve Holland, représentant de l'État du Mississippi, a proposé qu'une loi euh, qui changerait le nom du golfe du Mexique pour golf de l'Amérique, n'apportant euh, pas de raison valable à part parce que l'Amérique là puis tout. Ben, <rire> C'est euh, quand même une bonne raison, en <rire> soi. Because America! Euh, ce, ce, son projet ne rallie pas beaucoup de supporters et on n'en parlera pas la semaine prochaine. <rire> c'est bon! Il veut changer le nom de Porto Rico. Oui, euh, c'est ça. Les, les, ah, whatever, continuez, ouais. Euh, et finalement euh, après que l'arbre devant leur maison ait été recouvert de papier de toilette dans cette euh, classique euh, farce drôle une famille de l'Alabama a décidé de tenter d'enlever le papier de toilette leur technique crissait le feu dedans oh <rire> ben oui Euh, en attends, quelques... attends, attends, attends. Ah, il y avait du papier de toilette. Là, il essayait de l'enlever, il marchait pas. On va mettre le, feu dedans. le feu dedans. Ça va, va, va l'enlever. Ouais, ouais, Gabriel des Trois Maisons a chanté <rire> « Attention, attends, le, le feu, feu c'est chaud, c'est dangereux. » les <rire> autres, ils voulaient ouais, en ouais. mettre du feu. Et justement, en quelques secondes, le vent a pogné dans les flammes, hey, allumant la bonbonne de propane de la maison. C'est-tu plate? Euh, personne n'a été blessé. qui ah. Qu'ils comme garder pour... Ben non, le... mais c'est la ah, bombarde de ça. De... Non, non, non ouais, <rire> c'est ça. Ouais, qui ça... chauffe la maison. Oui, oui, oui. Ça aurait pu euh, très mal finir. Ça a très mal fini aussi, euh, plus de maison. <rire> la maison explose explosée. Ouais, la maison s'est explosé Vous voyez c'est quoi ça fait de mettre du papier de toilette? ouais, ouais c'est ça. Vrai. Les enfants à la maison? Moi, je blâme le cotonelle, moi. Oui, il y a des blagues qui se font, puis il y en a d'autres qui se font pas. Mm -hmm. Merci beaucoup Bruno Ça fait plaisir. Merci aussi à Gabrielle Mainville Merci à Étienne, euh, super top politicien Merci à Mathieu hey, on est à Merci on Gabrielle à Gabriel trois maisons ouais, ouais, Dont merci. on a parlé deux fois Gabrielle des Gabriel quatre maisons C'est ce juste toi Tommy, c'est ton émission C'est beau, tout toi ouais. C'est euh, tout toi Tommy Tommy Oui De remise en question J'ai plus envie de suivre les indications, plus envie de faire comme il se doit. C'était fini de s'exciter, je pense ce sur toi. Bon, et quand tu danses, les choses que je pense trollent la décence. Moi moi it shit de ras. On le fait ces choses c'est Et Voilà, c'est là. allumion le feu C'est chaud, c'est dangereux, on est à 70%. ce qui veut dire qu'on va écouter quelques clips pour débouler vers on Ouais, c'est ça. On a ici le clip du toaster en Merci à Merci à Mathieu aussi. Merci à PJ Technique. Merci beaucoup. Um uh, a, a very low voice I'd say sounded like Eli Walick. Have you saved any of this satanic toast? Yes, I did save it because I wanted to be sure that somebody else would see Now, this one Can you see that, Richard? Satan lives, uh, just terrible. Is the toaster still possessed? I, I We still have trouble off and on with it, yes. Oh, see now it's... It just all went down. It seems to be aware, I... Oh, oh Why have you kept this toaster? Well, Richard, You know, when all is said and done, it makes good toast. For today, Boyd Mattson, NBC News, Boca Ratan, Florida. <laughs> I'm sorry. Jane said like she's got a refrigerator that sounds like Burt Lancaster. Welcome back. On lazy days when it's chilly, turning up the heat costs money, and wrestling with blankets is silly. This one's too big, that one's too small, and a blanket can't cover it all. If you want to stay warm, you need Forever Lazy. The one-piece, lie-around, lounge-around, full-body lazy wear that covers you from head to toe in soft, warm fleece. Just zip it and get lazy. Now you're toasty warm from head to toe and your hands and feet stay free so you can talk on the phone, enjoy a good book, do homework, or just do nothing at all. Forever Lazy is made of ultra soft, breathable fleece and it's oversized for that baggy, comfortable, lazy day, perfect pajama feeling you love. Party it up with friends or enjoy some downtime with pets and do it all while staying warm, comfortable, and lazy. Forever Lazy comes in stylish colors in sizes to fit everyone in the family. So you can all watch the big game together while dad does what he does best. Whether you're raiding the fridge during a commercial break or cramming for a college exam, Forever Lazy keeps you comfy cozy. With a drawstring hoodie to keep the chilly weather away, Forever Lazy is the best way to stay warm outdoors. It will be the talk of your next tailgate and you'll stay warm and comfortable through the entire game. Uh-oh, gotta go? No worries. Forever Lazy has zippered hatches in front and back for great escapes when duty calls. And now, Forever Lazy in any size is just $29.95. Call now and we'll also include the Fleece Footies to keep your toes toasty warm. The footies are a $10 value but they're yours free. But wait, order now and we'll double the offer. That's right. We'll send you a second Forever Lazy and footies free. Just pay separate processing and handling. You get one, two sets of Forever lazies and footies. A $100 value all for just $29.95. Go ahead, lay around, lie around and get Forever Lazy. Here's how to order. To order Forever Lazy for $29.95 plus processing and handling, you can call 1-800-621-1376. That's 1-800-621 11376 or go online at orderforeverlazy.com Hey, Bonjour tout le monde, c'est Tommy Godette qui est présent avec vous euh, en ce lundi, comme à peu près tous les lundis depuis 7 ans. Pour vous parler euh, cette fois-ci sur Web télé d'un excellent long-métrage, on est devant l'unique, le farabie lumineux, euh, le, le très très particulier Cyborg Conquest. C'est effectivement un film en français et Cyborg Conquest, c'est la version française de Chrome Angels. Donc euh, faites ça, voyez ça comme vous le sentez, euh, Chrome Angels qui est un film en anglais et Cyborg Conquest, sa version française, euh, as tu la misère à le trouver dans le temporaire mon cher? Il dit que ça va bien, ouais c'est peut-être moi qui avais oublié de le mettre, je remercie PJ qui est à la console et je rappelle aussi que douteux.tv, une filiale distributrice de douteux.org est à la recherche d'archiveurs et de gens pour nous aider avec le community management, si ça vous tente, on est très très content et donc entre en contact avec nous de la bonne manière, c'est-à-dire je vous fais confiance ou Tommy à commercial de 2.org, pour ceux qui veulent pas trop faire de recherche Donc on est devant Cyborg Conquest, merci beaucoup d'avoir été voté. On a eu euh, quelque chose comme 130 votes hier, il y a eu non, 117 votes. Euh, ça nous a rappelé la belle époque des 300 plus votes de 2010, circa 2010. Donc après une lutte ch chaude, l'invasion de Cyborg a battu Adam Sandler habillé en fille. Je suis un petit peu content parce que j'ai appris après avoir proposé Jack and Jill, moi c'est un film qui m'a tapé comme une brique et ben, dans le fond ça joue à TVA puis à la télévision là, vu que c'est Adam Sandler c'est mainstream, mais Je veux dire, présenter la même affaire que TVA la même semaine, ce pas dans notre mandat du tout. Donc, on est devant un film de 2009 sorti en 2011, sa version française. Oui, on a triché sur les dates d'une certaine manière parce qu'on poursuit notre rétrospective du millénaire. Mais euh, on s'en veut profondément, soyez-en sincères, d'avoir fait ça. Au point que, dans le fond, j'ai juste à ne pas vous en parler et il n'y a personne qui va jamais venir au courant. Donc, euh, Cyborg Quest, euh, Cyborg Conquest, euh, c'est la version française, comme j'ai dit, vos c'est ça, voilà, point barre. Euh, c'est un film écrit et réalisé par Lay Scott, c'est -E un nom de gars, euh, un gars qui, euh, que j'ai l'impression qu'on va en réentendre parler pas mal, alors je veux pas trop m'étendre sur lui, euh, Lay Scott a débuté avec Roger Corman. Ça explique souvent beaucoup, mais ça excuse jamais rien. Euh, il a été ré réalisateur pour euh, « The Asylum » plusieurs fois, euh, notamment pour euh, l'excellent « Transmorphers, Transmorphers », qui n'a rien à voir avec « Transformers ». On parle bien entendu de « Transmorphers ». Sorti l'année d'avant, euh, l'année juste d'avant, le « Transformers » de Michael B. Euh, dans le fond, avec « The Asylum », il faisait ce qu'on appelle des « Mockbusters » pas des blockbusters, c'est des mockbusters, c'est qui reprennent un film qui pogne et, et voilà, ils le font jouer parce que, ben, en fait, ils le refont à leur manière. Euh, donc, j'y vais dans le Wikipédia de Lee Scott parce que je veux pas trop vous échalez avec parce qu'on va sûrement en reparler dans le futur. Euh, il est né en 72, déménagé en 90 à LA pour étudier. Il débute chez Concorde Picture, une compagnie de Roger Corman en 1994. Il euh, y aura d'y là les concepts euh, chers à Corman. Ce qui se résume à « Si on peut sauver une pièce en faisant ça, on va le faire huit fois et dans tous nos films subséquents. » De 2005 à 2007, il euh, a travaillé sur 15 films pour The Asylum. C'est considérable. Et il en a réalisé huit de ces 15 films-là. Il a réalisé huit films en deux ans. C'est dément. Euh, quant au film ben écoutez... En 2009, ça fait déjà deux ans que les Scott n'est plus avec The Asylum, mais les effets spéciaux du film semblent sortir de la même caste de catégorie de qualité, vraiment la même chose. Euh, les dialogues seront également vous offrir une source intérissable de doutes. Les personnages sont mornes, voltant au-dessus d'un repère mémoriel quelconque. Euh, tu peux enlever la, la bannière pour qu'on voit le film en background, Comme ça, en voyant un petit peu le séquence vous allez voir, il y a plein de culs de filles et aime ça, oh. les culs de filles. Donc oui mais c'est qu'on aime ça euh, Oui oui oui les dialogues seront également vous offrir une source Intarissable de doutes c'est très très important Les personnages sont mornes Voltant au dessus d'un repas mémoriel Quelconque euh, très difficile De trouver un personnage qui nous tente plus Qu'un autre ça ici c'est la face du méchant Je gâche rien ils disent au début euh, Les femmes dans le film sont Toutes des power pin-up Et ils sont bien bien viriles comme on aime ça euh, ben, En fait On aime les héros viriles et puis le méchant ben il est méchant comme on aime un méchant qui soit méchant. Et puis il adapte c'est pas mal ça la twist les héros du film c'est entièrement une bodoom l'explosion toi. C'est entièrement une bande de babe des grandes ligues qu'on embrasserait ses fesses sans lui demander s'est passé par où avant. Euh Je, je sais pas pourquoi que il faut tout le temps qu'il transforme les babes de films en héroïnes viriles. Ça me tape sur les nerfs, une femme peut rester une femme et être quelqu'un qui est forte et qui prend des décisions. Sauf au cinéma, voilà, la preuve est encore faite. Donc, euh, fuck it, je parle encore du réalisateur. les Scott est un geek reconnu, hein, en ce sens qu'il répond lui-même à ses détecteurs sur IMDB et sur les autres euh, sites euh, de cinéma et ainsi. À preuve, euh, en tant que scénariste aussi, je dis qu'il est geek parce qu'à preuve, euh, il écrit ses films et aime intégrer des références, leitmotiv et autres easter eggs dans à peu près tous ses films. Autrement dit, euh, dans son premier film, Frankenstein Reborn, en 2005, il prouve qu'il a déjà vu un film sur Frankenstein. Dans Pirate of the Treasure Island, on apprend qu'il a vu le film de Pirate sorti l'année d'avant. Et dans Transmorphers, on apprend qu'il a déjà écouté un film fait par Michael Bay sorti l'année d'avant Transmorphers, et ainsi de suite. Ouais, mais... Le film de ce soir prouve que Lee Scott a déjà vu des films de science-fiction, notamment Blade Runner et Terminator. Man, pour vrai, le test pour découvrir euh, si euh, une créature est réellement un cyborg. Euh, c'est mot pour mot tiré de Blade Runner. À moins que Scott Lee n'ait le, pris le test de Philip K. Dick, euh, qui vient de des moutons qui rêvent électronique. Là. Mais bon, euh, c'est un aparté pour vous montrer que je suis bien plus geek que vous. Et euh, ça va mener vers une de mes euh, blagues involontaires préférées du film. En fait les robots ont tellement la référence euh, culturelle du test de VK que à la toute fin surtout on n'a qu'à lui demander euh, vous êtes dans le désert il y a une tortue et là le robot fait ça de même puis fini fini par exploser. C'est très très cocasse donc euh, dans les robots les plus épais que que je me rappelle avoir vu dans un film, tu lui parles de désert puis de tortue, il meurt. On pourrait essayer de parler de Joie et de Eric Lapointe, je suis sûr, ça exploserait aussi. puis ben, euh, le film, on l'écoute drette là, parce que vous allez voir, il y a des gros plans de cul de fille tout partout. et euh, puis ça va passer crissement bien, puis vous l'auriez jamais vu nulle part, ce film-là. Sinon, peut-être croiser la pochette en faisant un petit désintéressé du fait que la pochette ressemble tellement au robot de terminator euh, parce que quand tu mokboste tu mokboste de compagnie en compagnie pas de blague on est devant un long métrage qui fait du moins 7 certains de la grosse grosse grosse bombe de la grosse qualité on est très content de vous présenter ça on arrive vers la fin de notre rétrospective du millénaire à douteux.org ce qui veut dire qu'il ne nous reste que la semaine prochaine 2012 euh, et pour vrai J'ai vraiment hâte de retourner dans notre zone de confort de mercenaires du Vietnam et de ninja en dernière mission pour sauver la fille kidnappée du président. Euh cette fois-ci, en fait la semaine prochaine, ça va être Night Class qui est un un film de loup-garou euh, qui a été fait par David le euh, David A Prior, le gars qui nous a fait Deadly Prey et l'année passée de Deadly Esprit, Dieu soit béni. Ou sinon, on a en opposition de Mark, 2 points, Redemption, ça checkez bien, c'est un film très très psychologique, très morme, très long, mais il y a Eric robert et Gary Daniels dedans, on ne pouvait passer à côté, euh, c'est sur fond aussi de Rapture chrétien là, que, tu sais, le Rapture. C'est important ça. Donc euh, c'est Tommy Godette qui vous remercie d'avoir été voté et qui vous souhaite un excellent long métrage à douteux.tv. Après le long métrage qu'on écoute maintenant, on va continuer avec, euh, comme on mentionnait tantôt, une flopée de clips euh, qui en a de pour tous les genres et tous les styles. Là-dessus, euh, je pense une petite cossine qui me traîne sur le nez. Là. Merci